On vous attribue toute sagesse. Mais vous prenez goût à la richesse. Vous nous laissez dans notre détresse. Ça vous avait p r o m u la rupture. Mais il a renforcé la structure. Il n'a rien fait contre la dictature. Mon peuple e toujours dans la conjoncture. Vos finances, non, on n'a jamais la chance. Personne ne s'est souci e de notre souffrance. Il d e v r a i t déclencher la démocratisation. Il a essayé de changer la situation. T'es quand tout d e prend tes gardes. François Hollande, la fille de regarde. どう